Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Je n'aurai pas le temps pas le temps M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 Même en s'entend, je n'aurais pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. le cœur attend de fleurs des de c'est bien trop court c'est bien trop court eh pour aimer comme l'on doit aimer quand on aime vraiment M en cent an Je n'aurai pas le temps pas le temps. Je n'aurai pas le temps pas le temps